Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de cette grande édition de ce 23 juillet 2021. Le Conseil des ministres de ce jeudi a analysé un projet de loi portant prévention et répression de la cybercriminalité. Vous aurez d'amples explications avec le secrétaire général de l'État. Une période de deux mois à partir d'août prochain et le délai de mise en demeure accordé aux acquéreurs des parcelles non encore bâties au chef lieu de la province de Karouzi. Nous appellerons notre correspondant pour les détails. L'artiste burundais Prosper Burikoukié, alias Bahaga salue la mise en place de l'Académie Rundi qui devrait pour lui se pencher sur les abus de langage constatés dans l'utilisation du kirundi de la part de certains artistes et journalistes burundais. Et en international, à présent, rapport d'un an, les 32e Jeux Olympiques s'ouvrent à Tokyo ce vendredi à 13h, heure de Bujumbura, mais le Japon n'a pas vraiment le cœur à la fête à cause de la pandémie de COVID-19 qui pèse encore très lourd sur cet événement. Voilà pour le sommet. Un Bonjour, une période de deux mois à partir du mois d'août prochain, c'est le délai de mise en demeure accordé aux acquéreurs des parcelles, non, des parcelles non encore bâties au chef-lieu de la Provence Caroussi. Les responsables de l'Office et de l'urbanisme et de la construction au Bouha dans cette province informent qu'après cette période, va suivre le processus de retrait de toutes les parcelles non encore mises en valeur pour leur réattribution Il signale que ce quartier de Kigoma de Karouzi compte actuellement 146 parcelles des acquéreurs qu'il qualifie d'acquéreurs défaillants. Blaise Pascal Kararoumidi. Ces acquéreurs des parcelles du quartier Kigoma, viabilisées il y a environ 10 ans au chef-lieu de la province Karusi, viennent de bénéficier de la part du ministère ayant la gestion IBN dans ses attributions, d'une période de deux mois pour qu'ils commencent les travaux de mise en valeur de ces parcelles leur attribuées. Comme l'indique le responsable de l'office burundais pour l'habitat au Buha dans la province Karusi, cette période est celle du mois d'août et de septembre prochain. Georges Hafsarimana informe que 146 parcelles n'ont pas été mises en valeur sur ce seul site qui a été viabilisé dans toute la province et comprenant 362 parcelles. Il communique qu'après cette période va commencer le processus de retrait de toutes les parcelles non encore bâties et pouvoir programmer leur réattribution aux nouveaux acquéreurs, des acquéreurs capables de débiter les travaux de construction de ces dernières et cela conformément à la loi précise ce dernier. À ces anciens acquéreurs qui qu'il qualifie de défaillant. Il signale qu'ils pourront avoir des parcelles ailleurs sur d'autres sites de la province. Une fois, ils seront à mesure de se conformer à la loi. Pour les parcelles qui ont été vendues, Georges Abdelman a dit que personne n'a le droit de vendre une propriété de l'État. Depuis Caroussi, Blaise Pascal Kalaloumier pour la radio Sanganil. Merci Blaise. Un délai ne dépassant pas trois mois a été accordé aux 32 familles déplacées déplacés du site de Guissara en commune de Muhanga de la province Kayanza pour déménager vers le terrain domanial prêté par l'administration communale de Muhanga. Félicien de Wou président de la Commission nationale des terres et autres biens, a donné cet ultimatum ce jeudi pour la mise en exécution d'une décision qu'elle a prise de remettre la parcelle dans laquelle vivait ses déplacés à la famille de Barakobotse, Jacques, son propriétaire. Ces déplacés de les cours, étant donné que parmi eux, il y a des personnes très âgées et des orphelins ne pouvant pas se construire eux-mêmes facilement de nouvelles maisons d'habitation. Patrick Nsengiyomfa. Comme l'a indiqué Jean-Claude Denis Guimana, représentant de ces déplacés d'ici Gisara, ces 32 familles, composées par 178 personnes, ont occupé cette propriété depuis 1994, après la crise qui a secoué le pays en deuil le Burundi en 1993. Le représentant des déplacés de Gisara a fait savoir également qu'ils n'ont pas occupé cette parcelle à accaparant, mais plutôt qu'elle a été accordée par l'administration communale de l'époque. Félicien Douwoum, le président de la commission nationale des terres et autres biens, a indiqué que l'exécution de cette décision prise par cette commission a eu lieu après plus de dix ans que cette commission facilitait les négociations entre les deux parties en conflit, mais toujours en vain. Le président de la CNTB, de même que les autorités communales à Mohangaya Kayanza, ont demandé à se déplacer d'Ogisara de, de bien respecter le délai qui leur est imparti pour quitter cette propriété. Vianne Ndikoumana, chef du cabinet du gouverneur en province Kayanza, a fait savoir qu'au niveau de l'administration, leur reconnaît que le Burundi a traversé un moment difficile, mais qu'il est grand temps de commencer un nouveau chapitre, c'est lui, selon lui, de se reconcilier et cheminer ensemble vers un développement durable. Ce qui est du problème liés lié à l'incapacité de se construire une maison d'habitation chez certains des déplacés. La représentation de la Commission nationale des terres et autres biens et les autorités communales à Muhanga, tranquillisent. Selon Vianen Dikouma, chef du cabinet du gouverneur à Kayanza, la population locale est prétérante mais forte à ces personnes, surtout à travers les travaux de développement organisés à l'endroit de, de jeunes en vacances. Depuis Kayanza, Patrick Sengu va pour la radio Isanganilo. 13h, 2 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. Le Burundi reste le seul pays de la communauté est-africaine à ne pas disposer de loi portant prévention et répression de la cybercriminalité. Le Conseil des ministres de ce jeudi ayant constaté la nécessité et l'urgence d'une telle loi s'est penché sur un projet relatif. Il a par ailleurs recommandé de bien analyser le rapport entre les infractions commises dans ce sens et les dispositions pénales préconisées. Suivez les explications dans cet extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres lu par le secrétaire général de l'État, Prosper Naourgouamie. Malgré les avantages offerts par ces technologies de l'information et de la communication, l'économie, la vie privée et les interactions sociales sont menacées par une nouvelle forme de criminalité, que les spécialistes ont convenu d'appeler « cybercriminalité ». Actuellement, seul le Burundi ne dispose pas d'une loi spécifique sur la lutte contre la cybercriminalité au niveau de la communauté est-africaine. Le Code pénal burundais ne comporte que quatre articles sur la criminalité informatique. Il s'agit d'une lacune préjudiciable à l'administration de la justice en matière de cyberdélinquance. Cette situation place le Burundi parmi les cibles privilégiées par cette forme de criminalité. Il s'avère dès lors nécessaire que le Burundi se dote d'une loi qui permet de lutter contre ce type de criminalité pour compléter le dispositif pénal existant. Étant donné que la cybercriminalité est actuellement classée parmi les crimes transnationaux organisés, les sanctions irrelatives reprises dans ce projet doivent être très sévères et ont été élevées au modèle de ce prévu dans les législations des pays membres de la communauté est-africaine qui ont déjà leurs lois spécifiques sur la cybercriminalité. Au cours des échanges, le Conseil a émis entre autres les observations suivantes cette loi est nécessaire et revêt un caractère urgent. Il faut s'assurer que le projet est en concordance avec la stratégie globale de cybersécurité et cybercriminalité en cours d'élaboration. Il faut vérifier si les sanctions prévues sont proportionnées à l'infraction commise et les reprendre dans le Code pénal au moment de sa révision. Une fois cette loi mise en place, mettre en place les stratégies pour appréhender les criminels. Les ministres en charge des technologies de l'information et de la communication, de la justice et de l'éducation nationale vont appuyer dans la finalisation de ce projet qui sera ramené en Conseil des ministres pour adoption. Prosper Naur est secrétaire général de l'État. Les hommes burundais sont appelés à aider leurs femmes à bien passer la période de grossesse. Il leur est notamment demandé de les soustraire aux travaux de ménage fatiguants, de ne pas les traumatiser et même de les accompagner aux différentes consultations prénatales. D'après Joseph Moujidji, qui s'intéresse à la question genre, cela permet d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Il s'exprimait lors d'un atelier de renforcement des capacités des journalistes d'Ngozi et Kayanza sur l'approche de la masculinité positive. C'est plutôt Joseph Moudidji qui nous explique d'abord ce qu'est la, la masculinité positive. Il est au micro d'Apollinaire Mouzakara. La masculinité positive invite les hommes à relativiser la construction sociale dans laquelle nous vivons, qui est bâtie sur la promotion de la domination masculine. Et nous devons relativiser en faisant la promotion de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et surtout, à relever le niveau des femmes pour que les femmes aient un espace pour jouir de leur droit dans notre société. » Parce que et dans la société, alors, nous devons aussi faire mention et être très, très attentifs sur la question de la féminité, et surtout du féminisme. Et justement, à propos, vous avez dit que les hommes burundais, en général, n'aident pas leurs femmes à bien passer la période de grossesse. La reproduction est un don de Dieu que nous devons faire avec doigté. Et ce don, si les hommes sont là, ne doivent pas être laissés aux femmes, doivent participer. Deux choses. Ils doivent d'abord se garder de traumatiser leur femme. Parce que l'enfant qui est dans le sein de sa mère va l'être traumatisé. Deuxième chose, il faut que la femme ait une bonne alimentation. Parce qu'elle nourrit déjà deux personnes. Et c'est l'homme qui doit pouvoir la ça. Joseph Mojiji qui s'intéresse à la question genre. Et la mise en place de l'Académie Rundi va favoriser la préservation de la langue et la culture burundaise. Appréciation de l'artiste burundais Prosper Brikuki et alias Bahaga, Toutefois, il déplore les abus de langage constatés dans l'utilisation du kirundi de la part de certains artistes et journalistes et burundais. Ce chanteur appelle les médias à diffuser sur leur station des chansons contenant des messages qui promeuvent la langue et la culture burundaise. Je trouve que c'est une très bonne idée, d'autant plus qu'on remarque des déviations au niveau de la langue ici au pays. Certaines personnes, certains artistes, ils n'arrivent même plus à écrire complètement à Kirundi et je pense que, que cette académie va servir de garde-fou afin de réguler en fait euh, tout ce qui se passe dans la langue Kirundi. Dans la vie euh, de, de tout Burundais, ça sera bien sûr que la langue euh, puisse euh, se fixer, enfin puisse être parlée correctement euh, tout, dans la vie de tous les jours. Et au niveau des écoles ou de l'université, ça sera effectivement que les gens seront occupés à, à faire des recherches, à rester effectivement à jour à ce que la langue reste à jour. Par exemple, pour, pour euh, la création de nouveaux mots, je me dis bien, que l'Académie sera effectivement responsable pour ça. C'est eux qui devront s'occuper de fixer quel est le mot qui convient pour, pour quelque chose. Dans votre métier quotidien, auriez-vous constaté des imperfections dans l'utilisation de la langue qui Bien sûr, donc on le remarque tous les jours. Hein. Moi, je, je me dis que ce sont des aventuriers qui arrivent, euh, qui sont en quête d'applaudissements, qui se mettent directement à, à copier ce qui se passe ailleurs. Parce que ce n'est pas un problème seulement par rapport à notre pays, mais c'est un problème généralisé, hein. enfin même mondial, mondial. Mais tout le monde essaie de protéger de son côté. Donc, euh, il suffit seulement d'écouter la radio euh, du Burundi. Moi, je l'écoute, même en, en venant de l'aéroport. J'entendais des communiqués de décès. Je me disais, mais c'est un match de football ou bien c'est un communiqué de décès. Donc, je pas à comprendre. Ils utilisent tellement de mots étrangers et euh, ramasser à gauche, à droite, c'est une situation dramatique. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à l'endroit de cette catégorie de personnes Moi, je la donne aux musiciens, mais je la donne surtout aux journalistes culturels, parce que je pense qu'on le dit pas assez, mais ils y sont pour beaucoup. C'est eux qui diffusent ces morceaux. Donc, ils devraient faire qu'effectivement, on devrait mettre dans ce genre de poste des gens qui sont conscients, pas des gens qui se laissent corrompre par quelqu'un qui les ramène un billet de 10 000 francs pour faire passer des trucs inacceptables pour la société. C'était le chanteur burundais Prosper Buriko qui est connu sous le surnom de Bahaga. Et les chauffeurs de camions passant par le poste frontière de Kovero à Muyinga en provenance de la Tanzanie, se disent satisfaits de la rapidité des services offerts par les agents de l'Office burundais des recettes. Et c'est après la visite, il y a deux semaines, du ministre burundais des Finances, domicien Diokugayo, au cours de laquelle il a ordonné la mutation de tous les agents de l'OBR. Pierre Claver. Les conducteurs de camions passant par la frontière de Kobero située entre le Burundi et la Tanzanie affirment qu'aujourd'hui, les services des agents de l'OBR sont rapides et cela après la mutation de ceux qui y travaillaient avant. Depuis qu'ils ont été mutés, il y a allégé mieux. Les camions qui stationnent longtemps sont ceux qui n'ont pas encore tenu de documents. Maintenant, c'est mieux. Son chauffeur décrit la situation qui prévalait avant. Auparavant, ici sur cette frontière, il passait le gros du temps au téléphone. Cette situation faisait perdre beaucoup de temps, comme le précise son compagnon. Auparavant, on pouvait y passer deux à trois jours. On constatait une longue file de camions, mais maintenant, vous voyez, les camions qui sont ici sont ceux qui attendent les documents en provenance de Kabanga. Ce changement intervient deux semaines après la visite du ministre Domitien Diokoubgaïo, ayant les finances dans ses attributions, au cours de laquelle il a ordonné que tous les agents de l'OBR et les déclarants soient tous mutés pour l'enteur des Pierre Claver Barundi, Mouyinga, Radio-Télévision Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro Vous ratez l'essentiel. Actualité sportive à 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro, l'équipe nationale burundaise de football des moins de 23 ans. Joue ce vendredi son second match avec l'Ethiopie dans les compétitions de la Secafa Challenge Cup qui se déroule en Éthiopie depuis le 17 du mois en cours. Dans la première rencontre, le Burundi a battu l'Erythrée par 3 buts à 0 au moment où l'Erythrée avait égalisé avec l'Ethiopie sur un but partout. Le Burundi vient en tête dans le pool B avec 3 points, l'Ethiopie est deuxième avec 1 point et l'Erythrée vient en dernière position avec 1 point. Pour valider le billet de disputer la demi-finale, le Burundi doit égaliser avec l'Ethiopie dans le match d'aujourd'hui. Et en international, plus de 11 000 athlètes de différents pays vont participer à 339 Jeux prévus dans 50 différentes disciplines des Jeux Olympiques qui débutent ce vendredi à Tokyo, au Japon. La pandémie du Covid-19 qui s'est abattue sur le monde menace cette 32e édition des JO. Pesant encore très lourd sur cet événement, le nouveau stade olympique de Tokyo HVF en 2019, qui a une capacité d'accueil de 68 000 places, n'accueillera que moins de 1 000 spectateurs lors de cette ouverture prévue à 13h, heure, 13 heure de Bujumbura. Omer Douaio pour les détails. Ces 32e Jeux Olympiques vont se disputer à Tokyo, au Japon, ce vendredi. La pandémie Covid-19, invitée indésirable de la cérémonie d'ouverture, pèse encore très lourd sur cet événement, privant au bon nombre de spectateurs le droit d'assister. Le nouveau stade olympique de Tokyo, destiné à abriter ces Jeux, a coûté entre 1,2 et 1,8 de milliards d'euros, selon les estimations. Cet équipement moderne a une capacité d'accueillir environ de 70 000 places ce qui serait une bonne occasion au Japon de gagner de l'argent pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ce vendredi. Mais le Covid-19 qui s'est abattu sur le monde fait que cette 32e édition des Jeux Olympiques perd de l'ambiance. Ce stade olympique achevé en 2019 à l'occasion de ces Jeux Olympiques n'accueillera que moins de 1000 spectateurs entre officiels, représentants étrangers et journalistes loin, très loin de l'ambiance rêvée. Nonoboustan, quatre disciplines nouvelles font cette année les rentrées historiques aux Jeux Olympiques. Il s'agit du karaté, skateboard, l'escalade et le surf alors que le baseball est de retour. 11 092 athlètes sont attendus à la participation en 339 Jeux prévus dans 50 différentes disciplines. Parmi ceux-ci, 6 athlètes, dont 3 de l'athlétisme, 2 de natation et 1 de la boxe sont débrouillés. Ces Jeux, qui débutent ce 23 juillet, vont s'achever au Oui, toute cette année. Merci, Omer nous Notons aussi dans l'actualité internationale, avant la chronique environnement. Un peu plus de 15 jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse, des funérailles nationales sont organisées ce vendredi à Cap-Haïtien, la grande ville du nord de l'île. Et pour l'événement, une vaste estrade couverte a été aménagée sur cette propriété privée située à la sortie de la ville de Cap-Haïtien. C'est là que repose déjà le père de Jovenel Moïse, décédé l'année dernière. Le président sera inhumé à ses côtés. Un mausolée doit être même construit, selon le journal Le Nouvelliste. Radio Isanganiro, chronique. Environnement. On parlait des montées des eaux du lac, euh, par laquelle on comprend que le lac a gagné une autre superficie par rapport à la première. Explication de Marc Rougueriniang, chercheur et environnementaliste. Selon lui, cette montée est causée par plusieurs phénomènes, dont la différence entre l'alimentation des eaux et leur sortie. Lydia Imbare. La montée des eaux du lac signifie que le niveau de la superficie a augmenté comme l'expliquait Marke l'environnementaliste. On sous-entend comme montée des eaux du lac que le lac a gagné une autre superficie par rapport à sa superficie habituelle. C'est-à-dire que les eaux envahissent comme vous le voyez ici à Bujumbura des quartiers, des infrastructures et le niveau de l'eau monte. Ça c'est vu et observé disons au port d'Abujumbura et dans d'autres localités où ils ont installé euh, le système euh, de jaugage. Selon toujours ce chercheur, cette montée d'eau est due également au surplus d'eau euh, qui n'a pas sorti. C'est la différence entre l'alimentation du lac et Euh, la sortie des eaux. C'est cette différence s'il si y a un surplus, vous comprendrez que ce surplus restera là quand ça vient les autres pluies, ça ne fait qu'augmenter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours un ajout. C'est cette différence euh, qui fait monter chaque année euh, les eaux par exemple du lac Tanganyika comme euh, dans les autres lacs, c'est le même phénomène qu'on observe aujourd'hui. Pour les grands lacs, les sédiments peuvent aussi causer la montée des eaux des lacs mais à un niveau ferme. Pour les grands lacs, la montée des eaux par euh, le phénomène d'érosion, ça peut être euh, un point, mais qui n'est pas vraiment très important par rapport à cette montée des eaux parce que les érosions, c'est-à-dire les sédiments, restent sur généralement sur les terres qui ne contiennent pas beaucoup d'eau parce qu'en profondeur, d'après ce que j'ai vu, il y a moins de sédiments sauf quelques objets, disons les filets que Les pêcheurs jettent dans les lacs quand ils sont terminés, ça j'ai vu. Les changements climatiques peuvent également être des causes principales de la montée des eaux des lacs. Dans la prochaine chronique sur l'environnement, le chercheur vous parlera sur des conséquences et les stratégies à adopter pour éviter cette montée des eaux des lacs. Merci Lydie. Cette Chronique Environnement fin à ce journal qui a été mis en onde par Albert Ndouayo, au micro Jean Boscondo, imana Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser un très bon après-midi.